Que sont devenues les fleurs du temps qui passe Que sont devenues les fleurs du temps passé Les filles les ont coupées Elles en ont fait des bouquets Apprendrons-nous un jour Apprendrons-nous Elles ont donné leur bouquet, mon gars rencontrer, apprendrons-nous un jour, apprendre-nous jamais, que sont devenus les gars du temps qui pense que sont devenus Apprendons-nous jamais Que sont devenues les fleurs Du temps qui passe? Que sont devenues les fleurs Du temps passé Sur les tombes elles ont poussé Een dag.